Cariste Je prie, tu, tu bris, on prie Je brie, tu prie, on bris. Bris, tu bris, on prie Je bris, tu prie, on prie, tu bris, on bris. Je bris, tu bris, on prie comme la de ses ventes de ses ventes I'm not a fan of the music, I'm not a fan of the music, I'm not a fan of the music, Mais bien, je te galoche une petite pute de luxe Je te galoche Ne me suis pas négro Ou ta prochaine adresse sera le cimetière le plus proche Ça va ramène mon assiette en cuisine Mon entrecôte de Kobe est trop cuite pas bien ce que tu dis Rappelle-moi mon S63 fait trop 7. Elle fait des régimes Et elle fait manger des bittes Parce qu'elle veut garder sa liste. Je fais des grands pas de géant, Je ne veux marcher que lorsque les planètes salinent Je n'ai pas besoin d'un docteur Je mélange de shit et là pour me soigner Regarde comment je fais tourner mon poignet Regarde comment je fais tourner mon poignet Je te mets dans la Dans la tourvoie, dans le couloir sous un police C'est pas l'amour dans le lits Moi je mange dans le rues Je suis pressé, je n'ai pas de temps à faire deux fais chauffer ton boulot au micro Y'a rien du tout je sors mon je veux juste passer à la caisse devant tout le monde Je prie, tu pries, on prie Ouf Je brie, tu pries, on prie Je Ouf Je prie, tu pries, on prie Je bril, tu veux comme la vitime de ce Je veux briller comme les vitimes de ses ventes. Je, Je, Je, Je ne jamais Je ne le reviendrai jamais sans pis. Je veux briller comme les vitrines de ce ventes Je veux de ce son pétale, je sur le goudron, je viens faire du tressage, <mérifiant> du tressage. Juste trouve-moi une bitch, Marion Maréchal, Marion Maréchal <mérifiant> Mon programme est un pas besoin de siéger à l'Assemblée Nationale <mérifiant> Juste trouve-moi une bitch, Marion Maréchal, Marion Maréchal <mérifiant> Plus un de merde, tu sais que je ne suis pas Je te baisse ta merde, tu sais que je ne suis pas de Mon étoile est noire comme un carbonado, 2-7, CR7 Ronaldo Double retard sur l'hélico, <mérifiant> dois trouver un plan vitilico Fille de six <-soupir> gros le lit pro, <mérifiant> <mérifiant> négro devient plan vitilico J'vous baisse le respect pour sixième fois, fois. Je suis toujours un joueur comme un sixième ème Je suis qui veut pas faire plumer beau. Tu clique tes chromosomes partent en fumée. Il rapousse tous de la gueule et je te resserre. Je me titre deux games de la mer au désert Je prie, tu bris, on prie, on prie, on prie. Je bris tu bris, on prie, on prie. Je tu bris, on prie, on prie. Je prie, tu prie, je veux comme les de ces je veux prier, je veux prier, je, je, je, je veux prier, je veux prier, je veux prier, je veux prier, je veux prier, je veux prier, je veux je ne prier, je veux jamais sans veux je veux prier, je veux prier, je veux prier, je veux prier, je veux prier, je veux je veux je Terrape musique, terrape musique, double, retard, double, retard. Chaka, sous l'eau, chaka, sous l'eau, deux sept, deux sept, deux sept, deux sept. deux sept, deux sept, je dis putes, je dis pute, je dis pute, pute, et je redis pute. Pute